Bismillahir Rahmanir Rahim Al haakumut takathur Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. La course aux richesses vous distrait. Hata zurtumul maqabir Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Kal sawfa ta'lamun Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices.